Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, Puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, Puisque j'ai respiré parfois la douce haleine, De ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Beau les cœurs Suite à l'action Slam à l'âme très féconde en 2018, le collectif des radios locales des Vosges lance un nouvel appel poétique. Une action soutenue par les collèges et lycées des Vosges, notamment les collèges du Tio et de contre et le lycée de Bruyères, par les médiathèques du département, par Culture, c'est nous, et les associations littéraires des Vosges. Des prix du public seront attribués. Vous, auditeurs, êtes donc appelés, ainsi après chaque émission, à nous faire part de vos coups de cœur. Un regroupement des meilleurs poèmes créera un lien final. Et aujourd'hui pour notre cinquième émission, nous allons écouter eh bien la classe de 5e3 du collège du Tilleul. Très bonne écoute. À la scène 5e3. J'étais en vacances, mais il n'y avait pas eu d'avalanche. J'ai joué au foot avec Quentin qui mangeait du pain. Je suis allé à la piscine, j'ai fait un plongeon excellentissime. Puis je me suis endormi. Je suis rentré à la maison, j'ai mangé des bonbons. J'ai joué avec papa et il m'a donné du chocolat. Amandin, 5e3. La nature en hiver. Les beaux couchers de soleil rouge orangé les belles montagnes enneigées qui blanchissent le doux paysage illuminé par un magnifique soleil épicé, c'est la nature en hiver. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Année 5e 3, le printemps. Le printemps, c'est le beau temps, le temps des papillons, les oisillons chantonnent, dansent avec le doux, vent, respire l'air du printemps. Tu nous apportes de si belles couleurs, du rouge, du rose, du violet et du jaune. Dans la forêt, tout est vert. Les rivières sont toutes brillantes. Le soleil brille comme les petits jonquilles. Anaïs 5M3 J'aime ces merveilleux papillons qui volent comme ces longs avions. Tout en mangeant, J'aperçus des éléphants en rang. Je rêvais de foot tout le long de la route. Je chutais dans un ballon tout rond. J'étais sur la plage entourée de coquillages. Les requins et les dauphins étaient de bons copains. Je mangeais une glace à la vanille avec des cordes gris Arbert 5M3 Le bonheur « La nature, c'est du bonheur, les beaux arbres, le soleil, les montagnes enneigées, blanches et grandes. L'air qu'on respire me fait sourire. » Bilal, cinquième, trois. « À l'école, on peut apprendre le verbe apprendre. Quand j'ai révisé le verbe jouer, j'ai joué dehors. En, re en rentrant chez moi, j'ai nettoyé la casserole. Et après, j'ai joué à la console. Après, j'ai mangé une orange et j'ai dessiné une orange. » Candide, cinquième, trois. « J'aime les chevaux qui galopent au-dessus des bords de saut. L'odeur de crotin fait renifler les chiens. » La couleur de la lumière fait ressortir leur cranière. Claire, cinquième 3. L'été enchanté. L'été, c'est les grandes vacances, pleines de bonheur, je pense. L'été, c'est le soleil qui, en douceur, nous réveille. L'été, c'est l'océan, peuplé de requins blancs. L'été, c'est le sable fin et de tout petits grains. Clémence, cinquième 3. Grande et unique, quand le soleil brille, elle s'illumine. La symphonie des animaux la rend mystérieuse. En automne, ses feuilles s'envolent chacune leur tour. En hiver, elle s'endort et reste silencieuse. Mais petit à petit, elle disparaît, et ses animaux avec. Emma, cinquième 3. Hier, j'ai vu un chien qui allait bien. Des pies qui picoraient de la mi de pain. J'ai bu du Fanta et ma tata est arrivée. Que c'est bon tout ça Evan, cinquième 3. L'homme et les animaux. Le chien est le meilleur ami de l'homme et son affection dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Nos amis, petits et grands, nous remontent toujours le moral. Le soleil brillant dans le ciel illumine nos vies. Hugo, cinquième 3. La beauté de l'Italie. L'Italie est une beauté sans merci, avec des monuments magnifiques. La chapelle de la beauté, la tour de piste qui monte vers les cieux, avec les temples de nos ancêtres, l'Italie nous emmène vers la plus belle partie de l'histoire. Jeanne, cinquième 3, l'été. J'aime les vacances, j'aime les plages où il y a plein de beaux coquillages, beaux comme l'eau qui frappe les bateaux, les emportants loin du soleil chaud, le petit, les petits jouets qui traînent ici toute la journée, une fois que la nuit apparaît, tout disparaît. Joris, cinquième 3, le bonheur de la nature. Les tracteurs de toutes les couleurs, les fleurs me donnent tant de bonheur, les ingénieurs qui travaillent pour les agriculteurs, tout ça, c'est beau pour moi. Lilian, cinquième 3, le sable. Le sable chaud et fin, sous la caresse du soleil, me fait voyager tout autour de la Méditerranée. Quand je le touche, cela me fait penser à de petites pépites d'or qui m'émerveillent. Maëva, cinquième 3, la beauté. La beauté, personnelle à chacun, est à mes yeux, aussi belle qu'une fleur bleue. Aussi jolie au soleil des jardins que sous la rosée du matin, ballante au vent, chatoyante à la lumière, Le odeur nous apaise, faisant oublier les douleurs qui sur nos cœurs pèsent. Pâles, vives ou chaleureuses, leurs couleurs me rappellent l'Égypte mystérieuse, l'odeur du sable dans le vent, les monuments impressionnants, les tombeaux de Saqqara, les mastabas, ancêtres des fabuleuses pyramides de pierre, les temples, les tombeaux, que tout cela est beau. Alexandrin comme Alexandrie évoque la poésie, la beauté de toutes choses, Parfois nous oppose. Mais ainsi, c'est la beauté de la vie. Marie, cinquième 3. Quand l'hiver est arrivé, qu'une couverture est ajoutée, il fait froid dans la maison pour le contrer une seule façon. Une petite boule de papier est installée, quelques branches sont ajoutées, une allumette est grattée et le feu est allumé. Mathias, cinquième 3. La beauté de la nature. Le toucher des fleurs lisses, des animaux qui se replissent, l'écorce des arbres rugueuses, rendent mes promenades heureuses. Quand je vais cueillir des fleurs... Elles sont de toutes les couleurs et me remplissent de bonheur. Mathis, cinquième trois. Je me souviens de cette île, de ce sable fin, de la fraîcheur du matin, de cette plage recouverte de coquillages, de ce coucher de soleil qui illumine le ciel, de ce perroquet qui me guidait, de ce bateau qui est passé trop tôt. Mélina, cinquième trois. Je me souviens de ces merveilleuses vacances, assise sur le sable blanc, chaud et brûlant, Je contemplais les énormes dragons volants, ces airs volants qui flottaient au gré du vent, faisant des figures, tourbillonnant, me laissant dans un état d'émerveillement. Je retournerai voir l'océan, me ressourcer dans ses courants, calmer en moi l'ouragan de mes sentiments. Mina, cinquième, trois, mon amour de téléphone. Je suis accro à toi, comme un membre de ma famille. Tu me guides dans mes chemins inconnus. Tu me divertis quand je m'ennuie. Tu me réveilles chaque matin d'une douce mélodie. Tu ne me quittes jamais des mains car j'ai peur de te perdre. Je te recouvre de belles pour te protéger des chocs. Tu es unique à mes yeux car je t'ai personnalisé. Nézir 5e 3 La beauté de la Turquie J'ai mangé un hamburger avec sa bonne odeur. Une glace très délice. J'ai fait les magasins avec mes cousins. J'ai joué au bovignes avec ces petits bruits bing-bang. Je regarde le ciel et je vois un arc-en-ciel. Pour moi, c'est beau tout ça. Romain 5e 3 La famille La famille, c'est la solidarité, comme les doigts de la main. La famille, c'est le bonheur, comme un jardin rempli des plus belles fleurs. La famille, c'est les sentiments, comme lire un bon roman. La famille, c'est les voyages, comme découvrir de nouveaux paysages. La famille, c'est les événements, comme l'arrivée d'un enfant. La famille, c'est les aventures, comme partir en voyage à l'Ur. La famille est toujours là pour protéger et sécher les larmes. Tout ça pour dire que la famille est irremplaçable et c'est cette beauté qui caractérise la famille. Sarah, cinquième, trois. Les vacances. Ah, j'aime les vacances et elle me manque ce bon goût de chocolat et de la framboise sur ses bonnes glaces. L'été à l'océan Atlantique tout en écoutant de la musique, pour faire de la gymnastique tout en souplesse, en écoutant le bruit de ses mouettes, les paysages parfaits pour être dessinés, comme le bruit de ces petits grains de sable, et pour finir, ses majestueux coquillages. Tom, cinquième 3, le match de ma vie. Je me souviens de ces encouragements qui me donnaient la motivation. Je me souviens de ce vent qui sifflait dans mon oreille, mais malgré la difficulté, nous avons gagné. Wendy, cinquième 3, les feuilles volent dans la vallée ensoleillée. Je me souviens d'un gland qui était blanc, les feuilles poussent dans la lueur du jour. Je me souviens d'un arbre qui était en arbre La campagne au pied des montagnes. Je me souviens du tonnerre qui suivait l'éclair. Le papillon faisait des tourbillons. Zoé, cinquième, trois. En premier, vint le printemps, avec ses oiseaux gazouillants, ses bourgeons naissants et ses fleurs frémissant dans le vent. Ensuite, l'été pointe son nez, nous faisant partir en vacances, près d'une mer ensoleillée, de bonnes glaces nous attendent, je pense.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 venaient d'entendre la classe de 5e 5e3 du collège du Tilleu. Sachez que vous êtes également les bienvenus à participer. Faites nous parvenir vos poèmes sous forme sonore pour musical possible par clé USB ou via e transfert à bollecœur@radiogemoso. EU, cœur avec un S, je précise. ou sous forme écrite, nous lirons les textes sur l'antenne à Radio Guémoso, 8 places de l'Hôtel de Ville, 88200 saint etienne les remiremont Cette émission sera rediffusée samedi à 15h. Et à la semaine prochaine Je puis maintenant dire aux rapides années Passé, passé, toujours, je n'ai plus...